Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Duc, prince du Saint-Empire et gentilhomme d'honneur du comte de Provence sous l'Ancien Régime, le beau Louis-Marie de Mont-des-Tours n'en offre pas moins ses talents d'aéronaute aux révolutionnaires assagis du directoire. Mais son amitié pour Cambacérès, dont il partage le goût pour les garçons et les parties fines, n'est pas l'unique motivation d'une apparente trahison qui scandalise ses proches. Louis-Marie porte en effet un lourd secret, inavouable à ses partenaires de débauche. Et il espère que son engagement aux côtés de Bonaparte, en Italie puis en Égypte, le délivrera de ce tourment. Mais y parviendra-t-il Et à quel prix L'Orient et le passé recèlent parfois d'étranges magies. Avec Le Prince de Castiglione, le romancier Philippe Jimet retrace l'avènement d'un empire qui est aussi celui des sens. Intrigues politiques, tourments amoureux et fêtes galantes se succèdent au fil des campagnes militaires. En ces débuts de e siècle, romantisme oblige, on aime et on meurt avec la même fougue. Le Prince de Castiglione de Philippe Jimet est paru chez H&O.